bah, tu ne veux rien de tout. Am I in? Force le barrage à la frontière. En remontada, sois là que bénéfice du bien entier. Allez, on remonte. Je le fuego et la ice. Schreie, gib mir retten ça fini nice. Heil solka va qu'ici le vice absolu arbitre au ventaille daise marche de graisse chexe c'est trop petit pour c'est je veux la couronne du roi le bénéfice du clergé qu'on passe à courté chez comme quand la balle est perchée une victoire de la musique que j'irai pas chercher le charbon est surchargé dans la chapaison à la tour casé dans la chapaison avec mon œil saute dans la chapaison avec cascade au près dans la chapaison je crois qu'on va y retourner en paroda soit discret pour qui passe en paroda tu es tourné une chara qu'on est paroda on contrôle même l'heure je crois qu'ils ont paroda et le guitar cri pu si aller chemin à la... Ale Schmidt, par no bika. Ja Ale Schmidt. Qu'est-ce que parage à la frontière? Oh non non, ça marche à la frontière. Habe sh gхët rës variance on丈 Kellësë i vëm? Ultën vë komën challenge from year vis capacity? Nëmë nëhojënë wë, bring yat een problem Pappat, bashkisë doaz e minivan La pra carare kom hun hen Stof komt,орт pen jeddan đến fundamental K Washington 1 yman 55% Së var alles a recognize elektronik pëll ællë bëndi malhe shistë prafim tvet itionsse facië笑ë dr mane si æuñi ne të b Correct On va y retourner en Paroda. Sois discret toi qui passe en Paroda. Tu es tourné une chara qu'on est Paroda, on contrôle même l'heure. Je crois qu'ils sont Paroda. Et le guitar cri pu. S'il y a les schmuts à la fuite. S'il y a les schmuts, parle-moi Bilka. S'il y a les schmuts. Force le barrage à la frontière. Ouais. C'est vraiment franc fort mon ref, on est là, bouge pas, c'est la cité d'Europe mon ami Super Sauf bien Sauf bien Sauf bien Tik tik tik tik ah uh. Je je veux classer sur le monde la tête sortie du quai sont renverser l'industrie inverser les saisons j'ai cassé ma vie tout bas la fréauté son ma gueule on va te laisser ta mère avait raison le drame est fortuit le tir ballon contre a franchi qui peu nous contrer c'est nous contre les frères au contre la rue son contrat dans le rétro je vais te montrer les loups sont plus nombreux je reconnais les faits mais demain on sort on consomme la flore on partage les faits rends-toi je l'ai fait faire plier la faune cadrier la zone comme personne n'a jamais fait je m'offre des terres je m'achète même pas de sable qu'ils aient se faire foutre les autres je vais me les faire le reste ça dégoûte je vais cribler des fers je vais te mettre sur un écoute où je vais racheter What's up? Frère, j'ai rien pu faire du son dans le décor fake. Je crois casser des portes. Laisse-moi dans ma merde. Pas besoin qu'on m'escore. J'ai pu laisser like. Le rap c'est Mario Kart, la rue c'est Fortnite. À la fin du niveau, il y a personne qui danse. Plus qu'carte et dépressions qui pars, c'est la folie. Pas la logique, il y a plus personne qui pense. Oublie ton colis, il y a plus personne qui lance. Fréro. Chuck. Ah. Cogard diligent, on va cardiaque le cochon et le far west charmant, je crois je vais me faire embaucher et deux de salon gauche à bras qui est par un gauche et on peut faire cacher la montagne par un rocher, je t'ai une pièce d'or qui cache le trésor en pleine diversion, la réserve est fauché, autour au pyramide d'un dinosaure, le décor est mort et j'y suis toute la note, j'ai le chargeur vide, il m'en reste une pour les traîtres, il m'appellera au maître si je les manipule, je pense que je leur ai fait, je refais mes calculs, si je prends du recul ça c'est plus que du culot, j'ai déboulé pieds nus mais je repars en pull, un business model en forme de tarentule, quelques paches t'emmerde, quelques paches t'enculent, tu es plein de jalousie et va te foutre dans le cul, je vais leur mettre mandant je refais dans ma tierre je repars sur un essouf je réchauffe la glacière je refroidis paris on m'appelle papa j'ai du bon tabac dans ma tabatière on rajeunit pas on devient vieux tôt on négocie pas on maintient le taux t'oublie principal il y a plus de balle au centre couteau dans le ventre fusil dans le dos frère